Les cafés ont fermé, la discothèque est pleine à craquer Ok, ok, j'avance, je suis le disc jockey, joue du funky Cinq heures que je tourne en rond, je trouve le temps vraiment trop long Je bois des bulles de moum, c'est de bon ton J'entends des <rire> <blazer> de tout, <rire> soudain complètement fou Elle, je la vois, je l'appelle, mon dieu ce qu'elle est belle canon, une pompe, la vraie dynamite, les en train de lui dans mon orbite Elle me dit, et moi c'est clair, comme l'éclair, viens, prends ma main Je vais te raconter l'histoire d'un amour sans retard Sans garde, sans phare, sans part, ni désespoir Genre de bêtises qu'on dit par pur hasard, la nuit est belle Tu m'en sorcelles, baby Surtout la croche de ton porte, j'artèle dans mes yeux lui Observe, c'est l'allure de mon envie Regarde bien au fond, tu verras mon lit C'est 6 heures que je tourne en rond, ce que je dis est de plus en plus bidon La vie partie, je change de zone Toujours les La piste est pleine J'y vois une belette qui danse, aucune importance J'assuis sur cette musique sauvage Message prêt à l'abordage Effet disco star sous les éclairages Elle me dit ouais, C'est joli. joli Viens, prends ma main Je vais te raconter l'histoire d'un amour sans retard Sans gare, sans phare, sans part, ni désespoir Genre de bêtise qu'on dit par pur hasard. La nuit est belle. Tu m'en sortelles, baby. Surtout la corge de ton porte-chartel. Dans mes yeux, lui, observe c'est la lueur de mon envie. Regarde bien au fond, tu verras mon lit. T'en fais trop, mec. J'en ai marre, salut. Cool, baby, cool. Ok, je reste cool. Cool, baby. Que je tourne plus rond, je me sens bizarre Le jour se lève, mes yeux sont hagards seuls, avec mes îles noires Parce que l'amour est dérisoire C'est fin de soirée Au petit matin j'adore sentir l'odeur des pains Au chocolat C'est fin de soirée Où l'air de neige j'ai le sourire au bas du coin C'est déjà ça Attention danger Je me sers un café Mes doigts se mettent à trembler Je suis explosé Puis sans crier gare J'enlève ma tête sur le comptoir Un reflet d'or dans le miroir J'entrevois l'espoir Une super blonde est colorée Son regard me fait flipper Mais je suis mortellement tellement Je veux me coucher Salut moi c'est Lise Tu viens Ok ok je m'enlise Viens Prends ma main, je vais te raconter l'histoire d'un amour sans retard, sans garde, sans farce, sans part, ni désespoir. Genre de bêtise qu'on dit par pur hasard, la nuit est belle. Tu m'en sorcelles, baby, surtout l'accroche de ton port, j'artèle. Dans mes yeux, lui, observe, c'est l'allure de mon envie. Regarde bien au fond, tu verras mon lit. Remarque, à plus y réfléchir, on est des ro romantiques, des coureurs sous-classiques, des menteurs qui respirent. L'été en soie, l'hiver en cuir, le chaud, le froid, délire. <rire> La fille s'est envolée sur l'air de pas trop y toucher le genre de tarte à oublier le plan sévère sévère Mon calme a dératé Je deviens cinglé ce soir je récidive je perds sévère sévère Salut mon bichon tu danses cours, bébé, cours Ok je reste cool Cool